Unité 8, bilan, exercice 6. Une journaliste interroge des spectateurs à la sortie du film d i p a n de Jacques Audiard. Complétez le tableau. À la sortie d'une séance du film Dipane. 1. C'est un très beau film. Les deux acteurs sont formidables. Et on dit qu'ils ne sont pas professionnels. Bravo! 2. Il y a des images dures. Ces gens qui vivent dans les banlieues, dans des conditions difficiles. Moi, je vais au cinéma pour rêver. 3. Ça m'a plu. C'est un film réussi, avec beaucoup d'émotions. 4. Justement, il y a dans le film une très belle histoire d'amour. Et ça finit bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Cinq. Bof, encore une vision pessimiste de la société. J'en ai assez. Au cinéma, moi, j'ai envie de rire. Six. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur. C'est un film optimiste. Les immigrés et les réfugiés peuvent être heureux en France. C'est ça qu'ils nous disent, les personnages.